Show oh. La CGT elle a souvent été précurseur, hein, elle réagit rapidement, la lecture du texte était claire, donc il s'agissait de mobiliser rapidement, donc les militants CGT étaient déjà sur le terrain. On a senti qu'il y avait une grande attente de la population, euh, il y aura d'autres mobilisations, hein, il faudra que tout le monde se mobilise d'ici le mois de juillet de toute façon répub philip je suis là pour sauvegarder les retraites les retraites colones les retraites par répartition mais pour moi les régimes particuliers ils ont été créés au sortir de la guerre alors que le pays était en déliquescence on n'avait pas d'argent et on a su quand même mettre en œuvre un système solidaire pour tout le monde et en france maintenant on a beaucoup d'argent et on n'arrive pas à garder ce système bord sudque ekin, berak gobernuaren kontsultanez duxin esten. Dena ilunean da, eta du estabadari gabe ere pasaharaziko dutela lege hori. Errandu teolako estabada bat izan entzela grande ba hori bezalako zerbait, benabadakigu elefanteak jagutxo e, batez erditzen duela. Tresatuak dira biziki, eta horre e, ez du batere zeinu honik ematen jendeari. Ege tretaduna, Koraino Olanea handidean alde mobilizatu dira ere, Mari Cristin bezala, 1219 euroko shariadu ixitxetan. Chanceuse de être la retraite, mais après le pouvoir d'achat va diminuer par rapport a mon emploi. C'est ce qui va se passer pour les salariés. Ils vont partir de plus en plus tard euh, avec pas grand-chose. Ça va être problématique quand même. Gobernuak hitzeman kontsulta zabala ilabete e buka erana xikoda e xefogma udan boskatu behko lurgete parlamentariek. Oh,